الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فهذه ترجمة الدرس السادس لكتاب الشيخ زيد المدخلي حفظه الله كتاب لكتابه التعليق المتين على أصل السنة واعتقاد الدين وهو شرح لعقيدة الإمامين الرازيين أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي برواية ابن أبي حاتم سنبدا الآن بقراءة النص وترجمته إلى اللغة الفرنسية ثم بعد ذلك بترجمة الشرح ثم نقوم بترجمة التعليق على شرح الشيخ يعني لما قام الشيخ الزيد المدخل حفظه الله يعني بالتعليق على شرحه من ضمن الدروس التي ألقيت في الدورة دورة الإمام عبد الله القرعاوي في جنوب المملكة هذه السنة فالحمد لله نبدأ الآن وهو الآن التعليق على بق... يعني تكملت الجمله ال... ال... الجملة التي شرحناها في المر... في الدرس الماضي والترحم على جميع على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والكف عما شجر بينهم يعني donc on va continuer maintenant le cours le cours avec l'explication de la suite du sharḥ du livre du shaykh التعليق المتين على أصل السنة din qui est euh, l'explication de la foi des deux imams des deux razi abu hatim et abu zura et donc là comme je dis c'est le cours numéro 6 et on va euh, traduire cette partie et euh, qui est la suite de ce qu'on a expliqué au dernier cours à la fin qu'il faut euh, yani, Euh, demander la miséricorde pour tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que, là aujourd'hui qu'est-ce qu'on va expliquer, c'est ainsi que sur sa famille et le fait de se retenir, de, de parler de ce qui est euh, arrivé entre eux, de ce qui, des problèmes qui se sont produits entre eux hein, des conflits qui sont arrivés entre les Sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc <coughs> On commence maintenant à expliquer Ou à lire le, le char Ou plutôt la traduction du char De Cheikh Zaid al madkhali Sur ce sujet Donc le Cheikh il dit Qu'est-ce qu'on veut dire par Ali Muhammad C'est-à-dire Ceux qui ont suivi le prophète Sallallahu alayhi wa sallam hein, Et qui suivent Ce qui a été rapporté Ou ramené Par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et qui appellent à suivre cela, c'est-à-dire à suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, avec sincérité, avec pureté dans l'intention, jusqu'au jour de la résurrection, peu importe qu'il soit parmi les arabes ou parmi les non-arabes. Et ceux qui rentrent dans cette catégorie-là, ceux qu'on appelle Ali Muhammad, eh bien, en premier de tout, c'est, bien entendu, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses proches, ses épouses, ses enfants hein de même que tous ses compagnons ses nobles compagnons parmi les muhajirin et les ansar et on disait anciennement al-nabi hum atba'u millatihi ala ash-shari'ati min ajam wa min arabi l'au lam yakun aluhu illa qarabatuhi salla al-musalli ala at abi lahabi. donc c'est un poème que les gens répétaient et qui signifie al, la, le « al » du prophète. Qu'est-ce qu'on veut dire par « al » C'est ceux qui ont suivi la voie du prophète Mohammed, la religion du prophète sur sa charia, sur sa révélation, qu'il soit arabe ou non arabe. Et si ce n'était pas le cas, et que c son « al », ce qu'on appelle « al al », était uniquement ses proches, Hein, ceux qui ont un lien de parenté avec lui, alors dans ce cas-là, on prierait même ou on, on enverrait la bénédiction et le salut même sur euh, le transgresseur Abiy Lahab, le mécréant Abiy Lahab. Puisque Abu Lahab était un des proches du Prophète, sauf qu'il n'était pas musulman. Donc, Al, ça signifie pas seulement euh, la famille, en fait. C'est que elle, ça signifie ceux qui ont suivi le prophète Sallallahu dans sa religion. Et le chef, il dit ensuite que le messager d'Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, a enjoint aux gens de, de bien agir envers sa famille hein, en particulier, de façon particulière. Il a incité et enjoint aux gens de donner une, une attention particulière à ses proches et à sa famille, Et il a dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim Ensuite Oh les gens Je ne suis qu'un être humain Et il se peut, peut Qu'un messager de mon seigneur Me vienne Et que je, et que je réponde C'est allusion à la mort Et il dit Je, je laisse parmi vous Deux choses La première d'entre ces deux choses C'est le livre d'Allah Dans lequel il y a la guidance et la lumière. Prenez du Livre d'Allah et accrochez-vous à celui-ci. Et il a incité les gens donc à s'accrocher au Livre d'Allah et il leur a euh, fait comprendre l'importance de ça. Puis ensuite il a dit, et la femme et également les gens de ma famille. Hein, je vous rappelle d'Allah au sujet des gens de ma famille, je vous rappelle d'Allah لحديثنا أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم سقلين ثقل أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي رواه مسلم ensuite le Sheikh il dit et en vérité parmi la méthodologie des gens de al-sunnah wal-jamaa yani la, la méthodologie sur laquelle les premiers et les derniers se sont mis d'accord et que Cheikh islam et le, le Cheikh de l'Islam et le ré, réformateur de l'Islam le Cheikh Ahmed Ibn Abdul Halim qui est bien connu sous le, sous le surnom de Ibn Taymiyyah il a dit que parmi les fondements d'Ahl Sunnah il y a le, le fait qu'ils aiment la famille du prophète alayhi wa sallam, et qu'ils les euh, prennent pour alliés Hein, et qu'il qu préserve le, le, le, le testament ou le conseil du prophète à son sujet qu'il a donné avant sa mort c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a enjoint ses compagnons de respecter et la oumma de respecter envers sa famille qu'est-ce qu'il a laissé comme conseil à ce sujet-là avant sa mort <coughs> euh, ensuite le chef il dit donc il dit parmi les fondements des, des gens d'Ahl-Sunnati de de c'est qu'ils aiment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils les et qu'ils les, qu les défendent et qu'ils les défendent et qu'ils les prennent pour allier et qu'ils préservent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint envers eux ou à leur sujet et donc ça c'est mentionné dans Al-Aqidat al-Wasitiya de Sheikh Al-Islam Ibn et il dit de même que Euh, yani ibn Taymiyyah a mentionné la parole du prophète lorsqu'il a adressé la parole à son oncle Al-Abbas lorsqu'il s'est plaint à lui que certains d'entre les, les gens de Quraysh euh, ont manqué de respect ou ont agi avec dureté envers les gens de Bani Hashim alors donc il a dit par celui qui tient mon âme en sa main Ils ne, vous, ils ne seront pas croyants tant qu'ils qu ne, qu ne vous aimeront pas pour Allah et pour le lien de, par, de parenté que vous avez avec moi. Et en arabe, le hadith en question, c'est Donc ça, c'est un hadith rapporté par Ibn Majah. Ahmed al-Hakim et d'autres également. L Imam al-Ajurri, rahimahullah, il dit il est obligatoire à tous les musulmans d'aimer les gens de la famille du prophète alayhi wa sallam, et d'être généreux envers eux, de les supporter, d'agir avec diplomatie envers eux, de les endurer et d'invoquer Allah en leur faveur. Ça, c'est rapporté dans le livre ash sharia Donc, ça, c'est des textes. Et il y en a beaucoup d'autres textes semblables dans euh, les livres d'Ahl Sunnati wa'l-Jama'ah. Et ça, c'est une preuve claire hein, de la bonne croyance que les gens d'Ahl Sunnati wa'l-Jama'ah, qui sont les gens du hadith et de la narration, euh, ont au sujet des compagnons du prophète, wa sallam, de façon générale, Et, au sujet de la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon particulière. Alors, malheur, hein, et malédiction sur les rawafid, qui prétendent que personne d'autre que aime les proches du Prophète sallallahu alayhi wa ou la famille du Prophète sallallahu alayhi wa Et que, on ne les aime pas, hein, et qu'on ne les défend pas, ou qu'on ne les prend pas pour alliés. Malheur au khawarij également. Une malédiction au khawarij pour la haine qu'ils ont euh, démontrée et déclarée dans leurs paroles et dans leurs actions envers les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, dans leur position envers le, le khalifa bien guidé, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et dans le fait qu'ils l'ont combattu. Et la parole des deux imams qui, qui ont dit à propos de ça est de se retenir de ce qui s'est produit comme conflit entre eux, c'est une explication que la position des gens de de Sunnati Wal Jama'a au sujet des compagnons du messager d'Allah, c'est qu'ils ne rentrent pas dans les conflits qui se sont produits entre eux Comme par exemple les, les guerres, hein, les, les conflits, les désaccords qui se sont produits entre les Sahaba. Ils avaient tous, pour, euh, lorsque ces problèmes sont, sont, sont apparus, lorsqu'ils se sont produits, chacun d'entre les Sahaba avait une explication ou une interprétation pour agir de la façon dont il a agi. Et celui d'entre eux, c'est-à-dire celui d'entre les Sahaba qui était sur la vérité ou sur la, sur la position correcte, il a deux récompenses. Et celui d'entre eux qui s'est trompé dans son jugement, il a une seule récompense au lieu de deux et son erreur lui est pardonnée. Et il n'est pas permis de rentrer dans des discussions ou des débats avec lui Euh, avec les gens au sujet de ce qui s'est produit comme divergence ou conflit ou, ou désaccord entre les compagnons du prophète alayhi wa sallam. les musulmans n'ont pas le droit de rentrer dans des discussions à ce sujet là à propos des compagnons du prophète wa sallam. Et, ils et ils ne doivent pas non plus avoir une mauvaise pensée Et ils ne doivent pas non plus les juger après leur mort. Et non plus, et ils n'ont pas le droit non plus de les juger durant leur vie. Ils doivent uniquement croire à leur sujet ce que Ahl Sunnati wal Jama'a ont dit et ont mentionné du fait qu'on doit se taire sur ce qui s'est produit entre eux et nous devons les aimer et croire que ce qui s'est produit entre eux c'était par rapport à une interprétation que chacun d'entre eux avait des, des aspects différents des textes et que celui d'entre eux qui a eu une position correcte il a deux récompenses tandis que celui d'entre eux qui s'est trompé il a une seule récompense et son erreur lui est pardonnée maintenant on a terminé la lecture du, du char maintenant il y a des questions et des réponses Et donc, c'est la suite de, des, des questions, des deux premières questions qu'on a euh, mentionnées dans, les cours dans le cours précédent. La question numéro 3, c'est en fait cinq questions, parce que les deux premières questions, c'est dans le cours précédent. Là, c'est la question 3 à 8. Donc ça veut dire cinq questions. La première question, la question numéro 3, qui est numérotée numéro trois, numéro celui qui prétend Qu'il aime les Sahaba et qu'il se retient de parler de ce qui s'est produit entre eux. Excepté que lorsqu'il veut donner un exemple, parmi les exemples de choses mauvaises qui sont arrivées entre les Sahaba et donner des, euh, des exemples à ce sujet-là, il donne des exemples de ce qui s'est passé entre eux. Entre les Sahaba, est-ce que cette personne-là peut être comptée parmi ceux qui aiment les Sahaba La réponse, le cheikh, il dit ça, c'est quelque chose qui vient en contradiction avec le fait de se taire à propos de ce qui est arrivé entre eux comme conflit. Et de façon générale, tout, toute chose qui est mentionnée à propos des Sahaba comme parole, ou actions dans, dans lesquelles il y a euh, quelque chose de mal de mentionné par rapport à eux ou un mal qui est fait envers eux, alors la personne, dans ce cas-là, elle est tombée dans, hein, ils sont tombés dans quelque chose parmi les choses que les textes du Coran et de la Sunna ont mis en garde et ont averti. La question numéro 4. En ce qui concerne le fait de mentionner, radiallahu anhum, ou radiallahu anhi sahaba, le fait d'être satisfait, de mentionner, qu'Allah soit satisfait d'eux. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique aux sahaba, ou bien on peut dire radiallahu anhu à propos d'autres que les sahaba? La réponse, à la base, c'est ça. c'est que, y'a yani, on, ne le dit que pour les sahaba. Mais, Il, faut, il est obligatoire de savoir que lorsqu'on dit « Radiallahu anhu », c'est un do'a qu'on fait, c'est-à-dire c'est une invocation. On demande à Allah d'être satisfait d'une personne. Donc, si quelqu'un demande ou dit « Radiallahu anhu » à propos de quelqu'un parmi les savants, hein, ou un imam parmi les imams, il n'y a aucun problème de le faire puisque c'est une invocation. Donc, si tu dis, par exemple, à propos de l'Imam Ahmad, ou à propos de l'Imam Shafi'i, ou à propos de l'Imam Abu Amr al-Awza'i, ou de l'Imam Abu Hatim al-Razi, radiallahu anhum, donc il n'y a aucun problème de, de faire ça puisque c'est une invocation. Excepté que ce qui a été l'habitude chez les salaf, c'est qu'ils ne. Yani, Laisse pas passer un nom parmi les noms des sahaba ou euh, des femmes sahaba, des sahabiya excepté qu'ils disent de façon claire et explicite l'invocation de Radiallahu anhu ou bien anha s'il s'agit d'une femme, et ils font cela en plaçant devant leurs yeux la parole de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dans le verset 18 dans surat al-fat certes Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont donné l'allégeance sous l'arbre et il a su ce qui avait, dans, ce qui était dans leur cœur, et il a fait descendre sur eux la tranquillité ou la sérénité et il les a récompensés d'une victoire proche Donc la voix des salaf et des gens d'Ahl-Sunnah ou al-Jama'a, c'est qu'ils ne témoignent pas pour quelqu'un du paradis. Ils ne témoignent pas du paradis pour quelqu'un, excepté si cette personne-là, euh, le Coran ou le prophète sallam, euh, a témoigné du paradis à leur sujet en tant qu'individu. Mais en, mais en ce qui concerne de façon générale, les croyants témoignent que tout croyant qui meurt sur la foi, alors il sera dans le paradis. Parce que Allah nous a informé de cela en disant, ce qui signifie dans le verset 100, 107, dans Sourate al-Kahf, ceux qui ont cru et qui, et qui font des bonnes œuvres, ils auront Il yani, des demeures dans le paradis du Firdaus. hein, dans le plus haut degré du paradis. Donc, le cheikh il dit le croyant il, qui récite le Coran, il dit ce que le Coran dit. Peu importe yani, que ce soit à propos d'un individu en particulier un tel fils d'un tel est dans le paradis ou un tel fils d'un tel est dans le paradis parce que le prophète sallallahu alayhi sallam s'il dit ça il, dit, il ne dit pas ça excepté par une révélation et lorsque En Kasha, ibn Mihsan est venu il a demandé il a dit invoque Allah pour moi pour qu'il qu me mette parmi eux c'est à dire Parmi les 70 000 hein, qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Et le prophète a dit Tu es un d'entre eux. Et un autre homme s'est levé et lui a demandé Il lui a dit invoque Allah pour qu'il me mette parmi eux, moi aussi. Et le messager d'Allah alayhi a dit En tu t'as précédé à cela. Hein? En tu t'as devancé. Donc, le témoignage de quelqu'un en particulier hein, et le fait qu'une personne ou des gens soient spécifiés, donc, dans ce cas-là, on se limite à qu ce qui est mentionné dans le Coran et dans la sunnah et qu'est-ce qui est au-delà de ça, eh bien, dans ce cas-là, tout croyant ou croyante, de façon générale, et à la tête de cela, bien entendu, les Sahaba, sont dans le paradis de façon générale, selon le témoignage du Coran. La question suivante, qui est la question numéro 5. Celui pour qui le messager d'Allah, a témoigné du paradis. Est-ce que nous, on témoigne pour lui de cela par rapport à ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné Le chef, il répond, il dit oui. Celui qui a, que le messager d'Allah a témoigné pour lui qu'il sera au paradis, on témoigne pour lui qu'il sera au paradis en se basant sur l'exemple le, sur du prophète alayhi wa sallam, et pour montrer en même temps le fait qu'on croit en ce qu'il nous a informé et donné comme information. Et ceci dit donc, les dix qui ont été annoncés Ou à qui on a donné la bonne nouvelle du paradis et les individus pour, yani pour lesquels le messager d'Allah a témoigné à leur sujet qu'ils seront au paradis eh bien on témoigne pour eux qu'ils seront au paradis pour montrer yani la confirmation hein, et la foi qu'on a en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qui est al al cest c'est-à-dire celui qui est véridique, hein, et celui en qui on croit en ses paroles, il a donné cette information-là, et donc on y croit. Et donc, ça, c'est comme l'exemple de Ukkasha ibn Mehsan, et l'exemple de Ma'iz, et l'exemple de Al-Ramidiya, et l'exemple de la, la, la femme esclave. Hein, la, jeune, la jeune servante ou esclave qui avait des crises d'épilepsie. Et elle est venue et elle a dit au messager d'Allah, sallallahu wa sallam, euh, d'invoquer Allah pour elle. Et euh, elle aura le paradis. Et le prophète sera sallam. Hein, il a dit donc qu'elle sera au paradis. Donc il n'y a pas de doute qu'elle sera au paradis. Parce qu'il lui a dit, « Si tu préfères d'être patiente et que tu auras le paradis. » Et elle a répondu, « Je serai patiente. » Invoque Allah pour que je ne me découvre pas. Et pour que je ne retire pas mes vêtements ou mon voile pendant que j'ai les crises, ces crises d'épilepsie. Donc, elle aura le paradis basé sur ce, ce témoignage-là. Une autre question La question numéro 6 qui a été posée au Cher, euh, si on mentionne les compagnons du Messager sallallahu dans une assise, dans une assemblée, est-ce que c'est nécessaire à chaque, à chaque musulman, à chacun qui sont dans cette assemblée-là, de dire radiallahu anhu La réponse, le cheikh il dit ce n'est pas obligatoire et nécessaire à chaque personne. Mais c'est quelque chose qui est recommandé à cause du mérite qu'il y a dans le fait de le faire et dans le fait d'enraciner et de déclarer l'amour. Et il dit, si une, une personne dit, et euh, euh, ici, on mentionne une personne, on dit, عنه, si on mentionne un groupe, on dit « Radiallahu anhum » avec une seule parole. C'est-à-dire, si on mentionne un sahabi, on dit « Radiallahu anhum » et si c'est un groupe, on dit « Radiallahu anhum ». La question numéro 7. « Qawlu Sayyiduna » Donc le fait de dire « Notre maître Mohamed »« Sayyiduna » Est-ce que c'est quelque chose qui est légiféré La réponse, le shaykh, il dit « Il n'y a pas de problème » Pour celui qui dit, Sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa Mais, on ne le dit pas dans la prière d'Abraham, ou l'invocation ibrahimique. Parce que le terme Sayyid n'a pas été rapporté dans cette narration-là. La prière d'Abraham, c'est, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jusqu'à la fin. Donc, dans cette prière-là, il n'y a pas le terme Sayyid. Hein? On ne dit pas Allahumma Salih Allah Sayyidina Muhammad. On dit Allahumma Salih Allah Muhammad. Hein? Parce que le terme Sayyid dans, ce, dans cette invocation-là n'a pas été mentionné. Et les paroles et les actions dans la prière, c'est quelque chose qui est limité à une révélation c'est tawqifi mais en dehors de la prière tu peux dire Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que ça a été rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis le maître des fils d'Adam et il n'y a pas de fierté là-dedans c'est-à-dire je ne le dis pas pour me vanter hein? il a dit ana sayyidu waladi adam adam la fakha La question numéro 8, comment pouvons-nous réunir les deux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam La première dans laquelle il dit « Je suis, le, fils, je suis le, le, le maître des fils d'Adam » et « Je ne le dis pas pour me vanter » et l'autre parole dans le hadith de la délégation de, de Bani Amir lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont dit « Tu es notre maître ». Et ils ont dit, hein, il a dit, dites votre parole ou une partie de votre parole, mais que le shaitan ne vous ne vous euh, fasse pas dévier. Hein? Et comment on réunit donc entre ces deux paroles-là Le chef, il explique la réponse. Il dit. La réponse, comment on réunit ces deux hadiths, c'est que celui pour qui on craint la fitna d'exagérer au, de au sujet de sa personne, il n'est pas permis qu'on l'appelle on « seyyid ». Celui pour qui on craint qu'il soit éprouvé, hein, que ça devienne une fitna pour lui, d'exagérer au sujet de sa personne alors il n'est pas permis pour, pour qu'on l'appelle par le terme Seyyid ou Maître hein et celui pour qui on ne craint pas que ça devienne une épreuve et une fitna il n'y a pas de problème de lui dire Seyyid parce que cela a été confirmé et affirmé De façon, euh, mentionné de façon authentique à propos du prophète sallam, lorsque certains d'entre ses compagnons euh, est arrivé lorsqu'un de ses compagnons est arrivé et le prophète sallam, a dit c'est-à-dire levez-vous pour votre chef ou pour votre maître parce que la personne qui arrivait c'était le chef de leur tribu hein? donc Dans ce cas-là, c'est permis. Il se peut que le fait de dire à quelqu'un « Sayid que ce soit une cause pour que la personne devienne arrogante et fière. Et à cause de ça, elle, tombe dans, elle tombera dans, dans ce qui est interdit à propos de ce genre de choses. Mais si, par contre, on n'a pas cette crainte-là du tout, ni à propos de la personne qui le dit, c'est-à-dire qu'on ne craint pas qu'elle exagère au sujet de la personne à qui on dit « qu'il est Seyyid, ou un terme de ce genre. Et on ne craint pas non plus pour la personne à propos de qui on le dit, qu'elle tombe dans l'arrogance et dans la fierté. Dans ce cas-là, il n'y a, y a pas de problème de dire, dans ce cas-là, Seyyid, à propos d'une personne. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, euh, il, il, crée, euh, il a eu peur où il a craint pour la délégation de Bani Amir qu'il tombe dans l'exagération au sujet de sa personne et qu'il tombe dans le péché à cause de ça hein? et donc ça c'est la raison pour laquelle le prophète leur a interdit de dire ce genre de paroles. donc ça c'est la fin du cours numéro 6 on va maintenant traduire les commentaires de Sheikh Zed al-Madhali qu'il a euh, clarifié à la fin de la lecture de cette partie dans son livre Louange à Allah Oh Allah envoie ton salut et ta paix sur ton noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur ça, ses fidèles et sur ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection dans cette recherche claire Le résumé hein, et le, le, la conclusion de cette, de cette étude, c'est que la croyance de sunnati al jamaa ah, les premiers comme les derniers d'entre eux qui ont suivi au sujet des compagnons du messager, alayhi wa sallam, de, de façon générale au sujet des Sahaba et en particulier à propos de sa famille, C'est qu'on doit les aimer. Et qu'est-ce qu'on veut dire par sa famille On veut dire ceux qui ont cru en lui. Et non pas ceux qui se sont détournés de ce qu'il a ramené. Mais ceux qui ont cru en lui, il est obligatoire de les aimer. Et de les respecter. Et d'avoir de l'estime pour eux jusqu'au jour de la résurrection. Comme Allah a dit, dit je ne vous demande pas une récompense pour cela ou une, un salaire pour cela, excepté l'amour dans les liens de parenté. Et Ainsi que les compagnons du prophète, il est obligatoire de les aimer. Et c'est un signe de la foi du serviteur. Les muhajiroun et les Ansar, la famille du prophète, il est obligatoire de les aimer. Et l'amour, elle doit être euh, euh, en différents degrés selon leur, selon leur personne. Hein, on doit les aimer de façon respective à leur degré. Selon ce qu'ils avaient comme foi et mérite. Parce que la parole, parole Al-Mohammed, ça comprend tous les fidèles et ceux qui ont suivi le prophète, parmi les premiers et les derniers, et parmi les arabes et les non-arabes, jusqu'au jour de la résurrection. Parce qu'ils sont les gens qui ont suivi sa voie. Et les gens de al jamaa sans exception, ils ont tous marché sur cette voie-là. Hommes, femmes, petits, grands, ulama et ceux qui suivent les ulama. Ils ont tous eu de l'estime et du respect envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon générale et envers sa famille de façon spécifique et particulière. Et donc, la croyance des Rawaf a été détruite. Et la croyance des Khawarij a également été détruite par ces principes-là. Donc, les Rawaf, comme vous avez su, ils ont suivi la voie de l'extrémisme, et yani la voie de, du, de, du manque de respect et du rabaissement envers les Sahaba. Ils ont exagéré, à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une exagération totalement fausse, et ils sont, dans le mensonge, hein, dans cette exagération-là, puisque ils ne les ont même pas suivis vraiment, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa Ni dans leur méthodologie, ni dans leurs croyances. Et le manque de respect, c'est envers le reste des autres compagnons du prophète et à la tête de cela il y en a les deux les deux chers Abu, un, Abu Bakr et Omar et il les appelle et les deux idoles de Quraysh et d'autres termes également il y en a des termes que c'est eux qui méritent plus d'être appelés par ces termes là mais les compagnons du prophète Le témoignage du Coran est suffisant comme glorification et comme mérite à leur sujet. Et le témoignage du Prophète en leur faveur également. Ça c'est suffisant comme mérite, comme tazkiyat, et comme honneur, et comme noblesse, et pour réfuter leurs ennemis. Allah Ta'ala dit les tout premiers croyants parmi les Muhajirines et les ansars et ceux qui les ont suivis de, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits satisfait de lui et l'autre verset qui mentionne que Allah est certes satisfait des croyants lorsqu'ils donnent la légende sous l'arbre lorsqu'ils ont donné la légende sous l'arbre Allah, subhanahu wa ta'ala, a mentionné qu'il est satisfait d'eux. Et ses élages, hein, et, et son élage pour eux. De même que le prophète, sallallahu sallam, a dit hein, que ses compagnons ont un grand mérite. Et que le reste de la umma, s'il donnait une grande portion de leurs biens et de leurs efforts Il ne pouvait même pas atteindre la valeur yani, d'une poignée de main, la moitié d'une poignée de main de ce qu'un sahabi a donné en au monde. Après ces éloges-là, les paroles des, des Rawafid et des khawarij ne peuvent faire aucun tort aux sahabas par la suite. La première question est-ce qu'il est permis de dire à propos d'Ali ibn Abi Talib, C'est-à-dire ta'ala Anoblisse son visage. C'est quelque chose qui est mentionné dans la question. Euh, la personne dit que ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans notre pays. Le sheikh, il dit, c'est un dua, mais ça, ça n'a pas été rapporté dans les textes. Et qu'est-ce qui a été rapporté, c'est uniquement de dire, radiallahu anhu. Donc, on ne doit pas Il y en a spécifié Ali par ce dua. On dit uniquement à son sujet ce qu'on dit à propos des autres compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit radiallahu anhu. Deuxième question. Celui qui fait partie de la famille du Prophète sallallahu sallam, des descendants du Prophète sallallahu sallam, et qui fait partie des gens de Bid'a, comment doit-on agir envers lui? On agit avec lui comme on agit avec les gens de Bid'a. Troisième question. Lorsque l'imam fait un doigt, une invocation, lors de la prière de Jumu'a, qu'est-ce qui est obligatoire pour les gens qui écoutent la khutbah de faire? Qu'est-ce qui est obligatoire de faire pour les gens qui écoutent cette khutbah? Le shaykh, il dit, ils écoutent hein, et ils restent en silence. Quatrième question. Qu'est-ce qui est légiféré au sujet de lever les mains dans le Dua euh, Le chef il répond et il dit, nous, dans toutes les situations, de lever les mains dans le Dua, c'est légiféré. Allah est timide, hein, Allah est gêné et est généreux. Et euh, il est gêné de son serviteur Lorsqu'il lève ses mains vers lui, de les retourner, ou de les laisser euh, se retourner, euh, Yanni bredouille. La question suivante, c'est euh, yani, La question c'est à propos d'un homme, et on a connu à propos de cet homme qu'il ment et qu'il insulte les chouch salafi. Lorsqu'on lui a donné la nasiha à ce sujet-là, il a nié et il a fait des serments solennels qu'il n'a jamais dit ce genre de propos. Est-ce que les gens qui lui ont donné la nasiha doivent calculer ça comme étant une repentance de sa part, sachant que cette, ce genre de propos ont été confirmés, Euh, à son sujet, qu'il a, il a dit ces propos-là de il y en a eu plusieurs fois. Le Cheikh dit En tous les cas, on donne la Nasiha à cette personne, de cette, on, on lui donne le conseil par rapport à cet agissement, et à, à propos de cette transgression contre ses frères, si c'est vrai qu'il euh, leur fait des sobriquets et qu'il parle contre eux avec des mauvaises paroles. Cela indique qu'il a de la haine contre eux. Et on lui présente la, la, la repentance. On l'appelle on à la repentance. Et on lui explique la vérité. Avec la méthode de la da'wah et de l'invitation. Et la méthode de la da'wah, c'est toujours de la miséricorde. Autre question. J'ai un proche qui euh, est dans l'organisation ou le groupe Al-Qaïda Et c'est un djihadi. Et il déteste les salafis. Et il attaque les ulama de la Sunna Et également les dirigeants. Il, mais il vient me voir. Il vient, il me donne le salut. Et mes proches savent qu'on n'est pas d'accord. Mais ce sont des gens du commun. Est-ce que je dois le boycotter Premièrement, on lui explique. On explique l'erreur dans laquelle il est. Et le fait qu'il s'affilie aux gens de et des garmins Et le fait qu'il est un individu parmi eux. Et on, met, on le met en garde de cela. S'il cesse et qu'il répond à la nasiha, dans ce cas-là, c'est ça qui est voulu et c'est ce qu'on veut... De sa part, on ne le coupe pas et on ne le boycotte pas dans ce cas-là. Mais s'il persiste à faire ce qu'il fait dans ses paroles et dans ses actions, alors dans ce cas-là, on le boycotte et on met en garde contre lui, car c'est un, quelqu un quelqu'un qui invite au mal et à ce qui est mauvais. Autre question Celui qui dit à propos des Sahaba qu'ils sont « rousaïya », est-ce qu'on dit à son sujet qu'il a contredit un fondement d'entre les fondements de Sunnati wal Il y a le terme « rousaïya ». Il y a des gens qui n'ont aucune valeur qui, qui sont insignifiants. il dit « celui qui a connu y a la, la, la valeur des Sahabas ne dira jamais ce genre de parole à propos des Sahabas y c'est une parole mauvaise et, et, et erronée y a, on lui demande à cette personne de se repentir parce que les Sahaba, les nobles Sahabas sont les meilleurs des, des, des, des créateurs avec le témoigne, par le témoignage du prophète, il a dit la meilleure des générations, c'est ma génération, puis, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc le prophète sallallahu sallam a témoigné qu'ils sont parmi les meilleurs, qu'ils sont les meilleurs. Donc celui qui dit qu'ils sont hein, insignifiants, qu'ils n'ont pas de valeur. Y en qui a aucun bienfait en eux. c'est quelqu'un qui a transgressé, hein? soit à cause de sa, son ignorance ou à cause de sa mauvaise croyance. Donc on lui donne le conseil, on lui explique y en son erreur dans laquelle il est tombé. S'il se repent, Alhamdulillah, et la personne qui l'a appelé, il aura la récompense. Mais s'il si persiste et qu'il fait preuve euh, y de, de, de, de, de s'il si persiste et il fait preuve d'obstination, alors celui là on le boycotte et on met en garde contre lui pour qu'il ne fasse pas euh, Yannick tomber les gens dans l'erreur et qu'il ne devienne pas euh, un test ou une épreuve, une tentation pour les gens qu'il qu ne cause pas de tentation ou de pour les gens avec ses idées. Autre question celui qui est sur le tauchid et qui délaisse la prière par négligence ou euh, par paresse, est-ce qu'il devient mécréant et qu'il va être Est-ce qu'il devient mécréant qu'il va être en éterne, éternellement en enfer Cette euh, ce sujet c'est un sujet il y a des, des divergences entre les ulama, parmi eux, il y en a qui disent qu'il est mécréant de façon explicite, parce qu'il n'a pas établi la salat, il a été pa un, paresseux de l'établir. Et ça, ça indique une maladie dans son cœur, et le prophète s'en salle Allah et Allah a dit, et s'ils se repentent et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, ce sont, dans ce cas-là, ce sont vos frères en religion. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce verset, c'est que s'ils n'ont pas établi la salat, ils ne sont pas des frères des croyants. Ça, c'est parmi les preuves que les ulamaient Euh, utilise parmi ceux qui considèrent que celui qui abandonne la salat est mécréant de façon absolue et générale. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'entente qu'il y a entre nous et eux c'est la salat Alors celui qui l'abandonne il a mécru. Et il n'a pas restreint ce hadith il n'a pas limité ce hadith à celui qui a renié son obligation il l'a uniquement mentionné dans cette information du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y en que c'est une parole qui est globale et générale et Et ceux qui ne considèrent pas la mécréance de celui qui abandonne la salade par négligence ou par paresse, tant qu'il reconnaît l'obligation de la prière, ils ne disent pas à son sujet qu'il est mécréant, toutefois, ils considèrent qu'il est dans un grand danger. Et que, et que s'il est dans un pays musulman, il doit être invité et appelé à faire la salat. Et il doit être emprisonné. Et qu'on doit lui donner la, la nasiha. Et il doit être, euh, il doit être, il doit être discipliné. Yanné, pour, pour qu'il, qu commence à peut-être faire la salat. et qu'il soit parmi le nombre des musulmans. Mais s'il refuse, il sera exécuté. Ils vont le tuer. Et la divergence. Est-ce que c'est une exécution qui est comme une, reconnue comme une peine, ou par mécréance, c'est-à-dire par, par le fait qu'il a quitté l'islam, qu'il va être tué, ou bien par rapport au fait que c'est une punition Et ça c'est une divergence entre les savants de que Allah leur fasse miséricorde. Donc, qu'est-ce qu'on résume à ce sujet-là, c'est que la personne est dans un grand danger, peu importe qu'elle a mécru à cause de son action ou qu'elle a fait du tort à elle-même et qu'elle a, qu a abandonné ce que les musulmans font comme établissement de ce euh, rite de l'islam. Il y en a qui est à la mère de toutes les autres adorations. Autre question, la dernière question. Est-ce qu'on doit croire à toute personne qui prétend faire partie des gens qui sont descendants de la famille du prophète sallallam Et toute personne qui s'apparente à la famille du prophète et qui s'appelle Sayyid, est-ce qu'on doit dire automatiquement qu'il est de la famille du prophète sallam? dit en tous les cas ce qui est affirmé, celui qui a affirmé et prouvé euh, sa lignée, son, son lien de parenté et euh, qui s'est prouvé qu'il descend de la famille du Prophète Salam avec des preuves, on ne, on ne va pas le démentir ou le nier. L'important, c'est qu'il prouve qu'est-ce qu'il dit avec des preuves. Est-ce qu'ils existent Oui, il y en a, ça existe. Il y en a, on ne dit pas que leur. Euh, Leur, euh, descend, la descendance du prophète est, est terminée comme les arabes sont présents et les noirs arabes sont présents également donc la famille du prophète sont parmi les hein, les gens nobles là, parmi les gens nobles à la Shroff avec les différentes euh, les différentes origines les différentes familles qu'ils ont Ils existent. Et celui qui affirme son lien de parenté, on ne va pas débattre avec lui. Et on va pas et on ne va pas le, le condamner ou nier hein, ce qu'il dit. Tant qu'il le, qu le confirme, soit par la par qu'est-ce qui est connu, hein, ou bien par des. Document qui prouve. Donc, on ne va pas le démentir. Et la réalité, c'est que l'action la, et la pratique de l'islam et les enseignements de l'islam, c'est une plus grande noblesse qu'un homme peut posséder. Et il euh, y en a le fait d'être. Parmi les Arabes ou de ne pas être parmi les Arabes, ou de ne pas, de, de pas être parmi les euh, Arabes et de ne pas être parmi les euh, Ashraf, et parmi les descendants de la famille du Prophète, ça ne lui fait pas de tort. Comme, comme Allah le dit que <inaudible> le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Et c'est ce qui vient conclure le cours numéro 6 avec les questions et les réponses. Donc on